J'ai heb om en dan dragen en Rien n'est plus doux A oh, mon cœur Qu'un tendre amour Oh, reviens-moi, je n'en supplie J'ai envie de vivre encore Oh, reviens-moi, je n'en supplie